Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Un mouvement suspect de personnes sur la colline Kinanira en commune de Ghitirani, frontalière avec le Rwanda et la Tanzanie, et inquiète l'administration locale. Le gouverneur de la province de Muyinga a tenu une réunion là-dessus. Nous appellerons notre correspondant. Et puis des enseignants et directeurs de 20 écoles fondamentales de la commune Guihanga de la province d'Ouboumanza doivent reprendre la délibération des résultats de fin d'année. Le directeur communal qui donne cette injonction leur fait remarquer qu'ils n'ont pas respecté une disposition de l'ordonnance ministérielle en vigueur actuellement. Et le ministre en charge de l'Agriculture affirme que les éleveurs d'Obururi et Mnaro restent réticents sur la stabulation permanente alors que des éleveurs de la commune Vitare en commune de la colline Vittare, en commune Wugendana de la province Gitega divergent sur la mise en application de la loi régissant Cette stabulation est dans la chronique santé, nous reparlerons. De, euh, nous reparlerons de l'abéance cardiale avec Dr. Caritas Nahimana et ce sera la troisième partie de cette chronique santé alors que dans le reste de l'actualité internationale, au moins... 60 personnes ont péri dans un terrible incendie qui a ravagé ce lundi soir l'unité Covid-19 de l'hôpital Nassiria dans le sud de l'Irak selon un bilan communiqué mardi à l'agence France Presse. Voilà pour le sommaire. Captez écoutez la différence. Toute transaction, contrat ou paiement de biens ou services en devises sur le territoire burundais est interdit par la Banque de la République du Burundi, la BRB. Lors d'un point de presse mardi, Diane Jocelyne Vizimana, responsable de la cellule relations publiques et communications à la BRB, a indiqué qu'avec dérogation de la BRB, les prêts ou garanties destinés au paiement des importations peuvent être réglés en devises. Elle ajoute que les contrevenants s'exposent aux sanctions. On l'écoute. La Banque de la République du Burundi, BRB en sigle, constate de nouveaux cas de contrat et de paiement des biens ou services en devise sur le territoire national en violation des dispositions des articles 4 et 58 de la réglementation d'échange. À cet égard, la BRB rappelle encore une fois au public ce qui suit toutes les transactions monétaires conclues localement et concernant des biens situés au Burundi ou des services rendus au Burundi sont exprimés et réglés en bif. Les services rendus aux non-résidents par les compagnies aériennes, les agences de voyage, les compagnies et agences de transport international, les transitaires, les services chargés des frontières et des étrangers, les services portuaires et aéroportuaires et l'autorité fiscale, peuvent être facturés et réglés en devise. Toutefois, il est interdit à ces prestataires de services d'exiger aux résidents d'effectuer des paiements en devise. Les prêts ou garanties en devise aux résidents sont interdits, sauf dérogation de la BRB et à condition que ces prêts soient destinés au paiement en devise des importations. La BRB saisit cette opportunité pour clarifier l'article 18, alinéa 3 de la réglementation d'échange, qui stipule que la validation d'une déclaration d'importation, DI en sigle, n'est pas exigée pour les transactions commerciales transfrontalières. Et toujours en actualité nationale, il s'observe un trafic de bétail en commune au Bouganda vers la République démocratique du Congo où ces bêtes sont vendues en devise. Le gouverneur de la province Tibitoké, Karim Uzoza, met en garde les éleveurs et leur prévient que les troupeaux seront trouvés. Des vaches volées seront saisies. Il ajoute que même les administratifs qui se, sont, qui se rendront coupables de complicité seront sévèrement sanctionnés. Alexis Nairagetje. Selon l'administrateur de la commune de Bouganda, Parfilia Gizimana, 12 vaches et 22 chefs ont été saisis alors qu'ils allaient se vendre frauduleusement à la République démocratique du Congo. C'est au cours de ces trois derniers mois. Ce trafic frauduleux du est s'intensifie dans cette commune puisque ces bêtes sont vendues en devise à la République démocratique du Congo. Les trafiquants, pour le moment, ont un nouveau système et où ils placent les bêtes dans les troupeaux, pour autant à côté de la rivière aux saisies pour tromper la vigilance des forces de l'ordre. Le commandant second du camp Chibito, Toki qui contrôle la commune d'Oganda pointe du doigt certains administratifs à la base qui sont complices. Celles-ci indique que lorsque les forces de l'ordre arrêtent les fraudeurs, certaines autorités administratives ne tardent pas à venir demander pardon. Le gouverneur de la province du Toki, Karim Isosa, affirme qu'il y a certains administratifs qui sont complices, tout en indiquant que pour la dernière fois, avise ces autorités administratives que celles qui seront attrapées dans la complicité des fraudeurs seront sanctionnées sévèrement. Le gouverneur Bizoza met en garde également les éleveurs que les troupeaux où seront placés ces à être vendus frauduleusement seront saisis. Depuis 18h, Alexine radio Istan Merci Alexis. Des enseignants et directeurs de 20 écoles fondamentales de la commune Guyanga de la province de Boubanzan ont considéré les résultats de chaque cours pris isolement en français mathématiques, qu'ils soient élits en anglais qu'ils l'ont dit, études du milieu, au lieu de considérer le total général de ces cours comme le prévoit l'article 12 de l'ordonnance ministérielle en vigueur actuellement. Et c'était au cours de la délibération des résultats de fin d'année. Et cela a fait que certains élèves ont réussi alors qu'ils devaient échouer. D'autres ont échoué au lieu de réussir selon les lamentations des parents. Et c'est pourquoi le directeur que Communale de l'enseignement à Gihanga a appelé ses directeurs de ses écoles et les enseignants à refaire la délibération ce mercredi. Les résultats des cours de français, maths, kiswahili, anglais, kirundi et études du milliers en cinquième et sixième année ont été considérés séparément en pourcentage sur 20 écoles fondamentales de la commune Giyanga, qui en compte plus de 30 selon les responsables à la direction communale de l'enseignement. Ils précisent qu'on devrait considérer le total de ces cours qui sont cotés sur 690 points et un élève passe de classe s'il obtient 50% au total général et 345 points dans ces cours, ce qui n'a pas été le cas dans 20 écoles fondamentales. Certains parents seulement Et disent qu'il y a des élèves qui ont échoué alors qu'ils devaient réussir et d'autres qui ont réussi alors qu'ils ne l'ont mérité pas. Le directeur communal de l'enseignement à Guyanga explique que selon l'ordonnance ministérielle numéro 610-1058 du 25 mai 2016 portant révision de l'ordonnance ministérielle numéro 620-441 du 20 mars 2014 portant fixation des conditions de passage de classe ou de redoublement. Enseignement fondamental. En son article 12, les responsables scolaires des 20 écoles fondamentales ont mal interprété cet article et sont donc appelés à refaire la délibération ce mercredi, selon Bonaventure Ndai Ziga, directeur communal de l'enseignement à Gihanga, spécialité Kawanyana, Radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Une fois n'est pas coutume, on passe à l'actualité internationale. Nous reviendrons sur l'actualité nationale. Au moins 60 personnes ont péri dans le terrible incendie qui a ravagé lundi soir l'unité Covid-19 de l'hôpital de Nassiria dans le sud de l'Irak, selon un bilan communiqué mardi à l'agence France Presse par un responsable de la morgue centrale de la ville. Et en Afrique du Sud, des, des dizaines de morts dans des violences après l'incarcération des dizaines de morts ont été recensées dans des violences après l'incarcération de Jacob Zoumalé avec Francine Deokugayou. La morgue de Nassiria a reçu 60 corps carbonisés, mais le bilan pourrait encore croître car certains patients n'ont pas encore été retrouvés. Selon l'agence France-Presse, l'incendie a été causé par l'explosion de bouteilles d'oxygène selon une source sanitaire. Il a ravagé pendant plusieurs heures l'unité Covid-19 de l'hôpital, qui comptait 70 lits, et donné lieu à des scènes de chaos. Pompiers, sauveteurs et habitants s'efforçant de sortir les malades du bâtiment. Le directeur de l'hôpital et le responsable sanitaire de la province ont été entendus par la police et suspendus par le premier ministre Mustafa al-Kazimi qui a également décrété un deuil national de trois jours pour les martyrs de Nasseria. Mais de nombreuses réactions de colère ont éclaté après le drame pour dénoncer l'inefficacité des pouvoirs publics. En avril, une tragédie similaire avait fait plus de 80 morts dans l'incendie d'un hôpital dédié au COVID-19 à Bagdad causé par une suite de négligences qui avaient conduit à la démission du ministre de la Santé de l'époque. En Afrique du Sud, les violences et pillages se multiplient depuis vendredi après l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma. Les autorités évoquent plus d'une trentaine de morts. Selon le site de la RFI, le bilan est passé à 32 morts ce mardi après l'annonce de 22 morts supplémentaires dans la province du KwaZulu-Natal dans l'est du pays. Le bilan dans cette province, où ces violences ont commencé vendredi et passé à 26 morts. Il faut ajouter à ce bilan les 6 morts dans l'agglomération de Johannesburg, confirmé lundi soir par le président Cyril Ramaphosa. Face au chaos provoqué par les manifestants dans plusieurs villes du pays, l'armée a été appelée en renfort par le président sud-africain qui a condamné l'escalade en cours. Et en actualité nationale, je vous l'avais dit, les éleveurs de la colline Vitalé en commune de la province Guitega divergent sur la mise en application de la loi régissant la stabilisation permanente à partir du 4 octobre prochain, alors que certains, tex, certains parlent de textes décourageant les éleveurs. D'autres témoignent qu'ils ont déjà commencé sa mise en application et appellent plutôt les autres à suivre ce modèle. Le ministre en charge de l'élevage dit que les éleveurs de Wururi et Mnaro restent réticents selon la récente campagne menée par ce ministère. Elinibel Nebegira. Sur la cellule Nyakigati de la colline vitale en commune Wigendana de la province Egitega, se trouvent différents éleveurs. Il y élève une seule vache. Nous le rencontrons à l'étable en train de nourrir sa vache et dit que d'autres trois vaches sont provisoirement hébergées par d'autres personnes mais sont en train de chercher à les remettre à cause de cette loi. Selon lui, l'élevage va reculer suite à ce texte commencent à se débarrasser de leur bétail. Avec la mise en exécution effective de cette loi, personne n'aura droit à faire paître dans les champs de trouille. C'est pour cela que l'élevage va passer à sa disparition. Celui qui n'en dispose pas, il est obligé de vendre son bétail, ce qui va empêcher le développement. J'avais trois vaches et on ne peut pas avoir un champ fourrager pour satisfaire deux ou une vache. Jean Kabouren est aussi éleveur mais qui semble saluer la loi sur la stabulation permanente. Il demande à d'autres éleveurs de s'imprégner de ce projet. Nous avons bien accueilli cette décision car nous étions déjà habitués. Mais le problème qui s'oppose est que les herbes deviennent rares. Suivre de près comment nous le faisons et cesser la divagation sont les conseils que nous prodiguons à ceux n'ayant pas encore entamé la stabulation permanente. D'autres bovins, qui visiblement respectent la stabulation permanente, appartiennent aux députés las vous couler qui les élève dans un espace clôturé. Gérard Massumbuko, responsable de cette étable, trouve que ceux qui n'ont pas encore commencé la stabulation permanente sont en train de perdre énormément. Ici, on ne pratique pas la divagation. Nous avons des ouvriers qui coupent les herbes là où on les a plantées. Si elles s'achèvent, on achète. Qu'ils comprennent cette loi du moment qu'on l'avait annoncée à l'avance. Concernant la mise en application de ce texte, le ministre de l'Environnement, Agriculture et Élevage trouvait que le délai de grâce accordé aux éleveurs suffit. Toutefois, le ministre Ogi de Lulema dit que certaines provinces restent réticentes. Un délai de 2 à 3 ans a été accordé pour les préparatifs. On a tenu des campagnes de sensibilisation à l'endroit de la population pour se préparer en conséquence. Nous constatons que certaines provinces présentent des manquements ou inquiétudes, notamment les provinces d'Omnaro et Bururi, provinces qui arguent avoir assez de champs pour la divagation. La loi sur la stabilisation permanente doit être mise en application depuis... Le 4 octobre prochain, selon son texte du 4 octobre 2018. Eli Nibel Nivigira, il est et le développement communautaire dans ses attributions, informe que son ministère possède un capital de 6 milliards de francs burundais sur les comptes communaux. Lors de la présentation des réalisations annuelles du dit ministère Angosi, Gervendi Kobucha a exigé de prendre soin de ce trésor public. Au cas contraire, les administrations.